Ma en l'air, tout le monde, je veux le croire se peur. 7-5 la capitale je viens assurer la présence M'a en l'air tout le monde je vene braquer ce fera Bizarrement de mon arrivée je m'aperçois de votre absence M'a en l'air tout le monde je vene braquer ce fera 75 la capitale je viens assurer la présence M'a en l'air tout le monde Je vene braquer ce fera Bizarrement de mon arrivée je m'aperçois de votre absence Saline gratrique et crimée Mec les vrais sont alignés Une minute de silence pour les adversaires RIP Casse la rue Tanger, le BL et les bois Vu la grandeur du Danger, les ennemis sont aux abois Panam, la capitale du rap est aux aguets Mec les louja ont maigri, font plus fois ils sont aux arrêts Je me suis lancé dans ce rap, pour les vrais, pas pour les rats Mes paroles sont tellement lourdes, je crois que je vais devenir ennemi d'État, Je veux marcher sur l'État, en écartant mes deux bras Car on m'a dit vas-y mon pote, t'as les moyens d'aucun impose-toi Mes lyriques sont tellement lourdes que je ne peux pas peser mes mots Que ceux qui se reconnaissent pas, mettent leurs oreilles sur tes coups Poteau passe-moi la feuille, je veux trop mat' les cerveaux Comme les journalistes, je fais trembler les Avec un stylo Ok je vous ai prévenu apprêtez vous soyez pas quelque chaud que la guerre est déclarée On ne vous fera pas, pas cadeau Ma en l'air tout le monde Je me braquer ce beurra 7-5 la capitale Je viens assurer la présence M'a en l'air tout le monde Je me braquer ce beurra Bizarrement dès mon arrivée je m'aperçois de votre absence M'a en l'air tout le monde Je me braquer ce beurra 75 la capitale Je viens assurer la présence M'a en l'air tout le monde Je vene braquer ce peur Bizarrement de mon arrivée, je m'aperçois de votre absence Auto je suis avec mes gars, et ça promet des dégâts Ça gratte les rimes matin au soir, peu importe notre état Très très très, très, très grand musicalement, indépendant sur nos mouvements Présent lyrique à moi, vrai que ça roule doucement Tant j'ai la zone, non ce n'est que pour les vrais hommes Je te conseille de faire un zoom, car ceci n'est pas une boue Auto le beat qui sonne, peut me faire ramener tes gros sommes suis comme le temps printemps au tonne, mon fio reste pas monotone <rire> Ah, non, je ne reste pas monotone, mes paroles sont pas blessantes. Ne dis pas j'ai une mauvaise langue. Si tu t'es senti vexé, écoute mes paroles sans excès. Écoute bien, Mes ne ris de critiquer ici. Ah! Year 60 of Delic Photo, ça vient du 19. My onler Je ne braquais ce 7 75 la capitale je viens assurer la présence ma en l'air tout le monde je ne braquais ce béra visa moi de mon arrivée je m'aperçois de votre absence ma en l'air tout le monde je ne braquais ce béra 75 la capitale je viens assurer la présence ma en l'air tout le monde je ne braquais ce béra visa moi de mon arrivée je m'aperçois de votre absence